She's a lady, whoa, whoa, whoa, whoa. she's a ouais. she's a coder of the road, she's a brandy of the road, she's a bouchant. <rire> il part sur la somme. À la Bonjour à tous et bienvenue dans la 52e des émissions. Ouais ouais Alors ah donc poupette, le tenant du titre, comment ça va Romain Très bien. Ah, bien Très bien. Tu es bien mise ta victoire d'aujourd'hui Très bien. Tu as un peu de Très bien. Et ton ça bac va. tu l'as avec mention Très bien. On a aussi Victor, bonjour Victor. Bonjour. Euh... Ah, un peu moins. Ah oh, bien. Ça va Oui, bien. Tu mention bien. Ça, bien. On a aussi Coco, bonjour Coco. Ah c'est bien. De... De... Comment ça, ça va Coco Passable Alors Coucou tu commences avec moi un point Puisque dans la dernière des émissions tu as soufflé Demain ne meurs jamais Passable Et on a un nouveau candidat Qui par... qui est à environ à 9 mètres du micro là Comme il est posté donc on va bien l'entendre Qui est un, un candidat italien On a un italien dit candidat euh, Deux épées alias Pepe Bonjour Pepe Bonsoir. Le mec Oh le mec t'a oh, dit un petit buongiorno <rire> <Et> là, là, <rire> là c'est parti là col italien public <rires> féminin on <rire> est dans la merde la voilà bon toi de moi bébé tu m'as promis traducteur moi je l'avais pas si euh bienvenue toi la deuxième <rire> mitonée <microphone>. c'est quoi de <rire> toi grazie mille ciao les gars le cadeau alors le cadeau tu dis quoi Ah, ouais. j'attends le cadeau Le cadeau Le cadeau Le cadeau, le cadeau, le cadeau. Alors j'ai attendu que Coco participe à des émissions pour le faire J'étais au, au rayon désodorisé en toilette Et Pourquoi Ah oh, pourquoi si, reste... Mais si on sait tous pourquoi Quand on était à l'alternat Tu as chié dans mon bol <rire> Littéralement J'avais un bol un Tu l'as pris T'as chié dedans T'as pas le droit de dire ça toi. Demande Apple qui se couper ouais. Mais comme il t'aime pas et tu l'aimes pas euh... <rire> Et Il y a les deux horizons de toilette normaux. Et il y en a un qui s'appelle VIP. <rire> Alors, ça pourrait être VIP Poupette. <rire> donc, c'est donc VIP Poupette. Il pourtant jusque-là. Parfum parfum fruity pin-up. Je vous le fais sentir, les auditeurs. Oh non, profitez. Non. <rire> ah non. Ça, voilà. ça sent la groseille Non, absolument rien. Ça sent rien. Ah. Ah non, ça non, ça non, sent pas mal. Un, sont sont on va un peu sur poupette. Sa vieille poupette, vas-y. C'est comme ouais. les étoiles oh, oh, <rire> <rire> Ça ça le sirop pour la toux. Bah voilà, la de ville. Le roi de la démarque. Ah oui, c'est c'est type l'odor de coco. Arrêtez de dire odor de démarque. C'est comme Je peux dire acheter des Nike. Ça va pas marcher trois candidats s'ils vont m'appeler. Ouais, tu dit acheter des Nike dans les émissions 52. Ça veut dire caca en anglais. <rire> la blague qui niveau candidat. Qu il veut tous nous mettre la pression. Je rappelle, ah, la bien, je rappelle la nouvelle règle. Je rappelle la nouvelle règle. point est pour celui il... qui triche, coco, donc c'est quelque chose. Oui. Ne l'oubliez pas. Donc les règles du jeu je sont comme ouais. Les règles du jeu. Ah, <rire> règles du ouais. jeu, 5 manches. Le début, la suite, ensuite on a un éliminé. Le milieu la presque fin, on a un autre éliminé. On arrive à la fin avec les deux candidats qui restent. On commence par le début. Trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous me dites bien votre prénom, vous attendez que je donne la je vous donne la parole pour donner la réponse et vous avez pas le droit de répondre deux fois de suite. Première question pour 5 points. En 1997, quel groupe a signé le contrat le plus lucratif de l'histoire de l'industrie du disque à l'époque PP. Ouais, Z. Non. Poupette Les Beatles en 97 ouais. Ouais. <rire> On a un gros de musique. Euh, Vicky. Oui. Black ah Vicky toi tu t'appelles Black Eyed Non, 97 ouais, Je sais pas. Oh, non oh, allez bon. dire Charles Trenel bientôt là. Oui. oui. L'espace girl. Voilà, ça c'est 97. Oh, Ce pas une bonne réponse par contre. Ah, oh, Vicky. Pepe <rire> est <rire> tu es dedans C'était la bonne <rire> <rire> ça, Tu es sûr Tu veux que je donne 5 points no, no, no. No, no, no. C'est un bravo garçon. C'est un garçon. Vas-y, 5 punts. Euh... <rire> <rire> 5 bien italien, toi. 5 punts. <Non>, mais attends. <rire> U2. Uh, <YouTube. cute> <cute> non. Poupettes. Oui. Non. Coco. Oui. L5. <cute> non. Pepe. <cute> <cute> <cute> <cute> <cute> Robin Williams. non, non. pour 4 fois non, dans il y a Robin il y a Robin <rire> et... non Pourquoi... pour 4 fois groupe non. composé de quatre personnes s'étant formé en 1980 Coco et, et to be free non, <rire> <rire> <Et c 'est... rire> non mais... <rire> il dit là c'est groupe il y a un chiffre dedans ou quoi <rire> Toi, ce, lié, groupe en... ce, ce groupe c'est en Ce groupe c'est en 5 aussi. <rire> moi, je savais pas ce ticket. Ouais. Groupe formé en 1980 et séparé en 2011. Poupette Oui. Queen. Queen. <rire> c'est vrai que <rire> Freddy Mercury est mort en 2011 <rire> Non. Vicky, non. Pepe. Pepe. Oasis. Non, ah. moi un point. <rire> Pour 3 points, groupe dont Le nom a été trouvé par le chanteur Michael Stipe dans le dictionnaire en trouvant un acronyme. Oh putain. C'est pas ça. Poupette Oui. Ah bah. Non. Bien les 90 Baba C'est un palindrome, c'est pas un acronyme, Baba. <rire> oh là, <rire> là là, il balance la culture. Oh, oh, oh, oh, oh. <rire> mais non mais c'est cool, ah, là, moi, je croyais, je croyais que c'était ça. Comme kayak, euh, comme groseille. Euh... Coco Oui, c'est un 41. No, baby. Bon accent, cas. Euh. <rire> pour deux euh, euh, choufette assez ah, laissé. Non. Choupette. Pour deux points. <rire> Cet acronyme signifie en français mouvement rapide oculaire. Pupette. Oui. En français. Euh, F Black DP. Non. Okay, D -P. P. non oh, euh, oh. F euh, M E. Non. C'est pour les traduire. <rire> groupe En 1997, quel groupe a signé le contrat le plus lucratif de l'histoire de l'industrie du disque à l'époque Groupe composé de quatre personnes s'est informé en 1980 et séparé en 2011 Dont le nom a été trouvé par le chanteur Michael Stipe dans le dictionnaire en trouvant un acronyme signifiant en français Mouvement rapide Oculaire <rire> Marie le sait, hein, je sens hein. Pour un point, ce groupe ayant notamment composé les chansons Shiny Happy People ou encore Losing My Religion Oh, la Pepe <rire> <laughs> rem, Préparer. rem, on diu R&M, bon, oui. on diu R&M, on diu R&M, eh, bona resposta, bébé, una punta, com'on diu point, R&M, un punta, un punta doit punter, euh, fiat punta, fiat punta, fiat, fiat punta pour ça va pas l'espaisió, ça va pas l'espaisió, c'est nul R&M, Je suis sur là, de chiotte depuis tout à l'heure. <rire> C'est horrible. Euh point pour Pépé, 0 pour Romain Victor et moins pour Coco. Coco pour 5 points deuxième question, quelle commune <rire> s'étendant sur 4 km2 France hum. Coco. Hum. Marseille. Hum. Non. <rire> euh L'y <Licky> qui Marbeau. <rire> hein C'est toi non oui, <rire> Marbeau. <rire> Marbeau pas loin. Oui, d'accord. Ok. Oui, morteau coulis bœuf. Non, mais non. Morteau coulis bœuf où enregistre podcast, parce que genre, on va pas comprendre. C'est pas du jour après. Le mec, il balance. En fait, on enregistre les de suite et il fait croire que c'est du jour après, mais poï. Carcasse. Non. Pour 4 points, quelle commune s'étendant sur 4 km km² possède davantage de monuments historiques que d'habitants coco Oui. Oui. Merde. Paris, hein bah, Paris qu'elle tu arrêtée. Quand quand ça même pas le programme. En fait. Le Mont Saint-Michel. Et c'est une bonne réponse oh, de poulette. Oh, Quat oh. quatre, quatre points. Mais la gagnée, il y a des gens on ne peut pas l'exclure. <rire> non, ils vont me faire perdre pour ça. Euh, donc le nombre, euh, oui, le, nombre 61, le nombre de monuments historiques c'est 61, nombre d'habitants c'est 33. Cette commune se trouve au sud du département de la Manche, localisation débattue pour pour ceux qui placent ce site touristique en Bretagne. Le Mont-Saint-Michel Ça fait donc 4 pour Romain 1 pour Pépé 0 pour Victor Et pour Coco Moins 1 Alors qu'ils <rire> ont joué On compte d'énormes en normes, quand même <rire> Qui Non lui Il est italien <rire> <rire> Si tu veux <rire> <rire> <rire> il, y a, tu sais, il y a tellement but Tu vois double Parce qu'il y a un mec Qui fait <rire> <être> du Jura <rire> Et en plus d'énormes <rire> Non c'est vrai oui. coup, il, voilà. fait, il fait très viking là, quand Il fait <rire> C'est beau <rire> Dernière question du début Pour 5 points Quel poste Francis Hong young ho a a-t-il occupé en Corée du Nord PP, président. Non. Coco, premier chancelier. <rire> il a re-dépoussé. Il, il y a un deuxième chancelier. <rire> Poupette, il oui, oui, oui. y de la guerre. Non. non, non. Pour 4 points Euh, quel poste Francis Hong Yong-ho a-t-il occupé en Corée du Nord jusqu'à ses 107 ans, soit 65 ans après sa disparition Coco, balayeur <rire> <rire> euh... Non Vicky, ministre des économies Non Pepe, ministre des infères étrangères Non <rire> Coco, ministre de la justice Non Poupette Oui euh... Chef religieux C'est un poste, ça <rire> Ouais, je sais pas le nom qui porte là-bas Pepe, tu <rire> non. Euh, Pourpette euh, ministre de la propagande. Non. Pour 3 points, la fin de son mandat est Qu'à une demande de béatification de faite par, par des évêques supérieurs. C'est correct Non. Poupette évêque. <rire> C'est une, une, ouais. euh, bon, une bonne réponse. Ah ah évêque de... évêque, ouais. évêque là, non, évêque. mais prêtre, c'est un... Un, un prêtre. Toi qui italien. Ah évêque. Évêque. Évêque, évêque, évêque, est italien. Évêque, sont pas chrétiens il y avait un évêque là-bas, puis on il y avait un évêque. Il a, il a occupé ce poste pour te dire à quel point ils sont ils sont intéressés par la religion catholique, il est mort 65 ans avant qu'on arrête de le dire qu'il est évêque hein, quand même. donc euh... moi, moi, moi je trouve que que papa t'est entengé. je pense que tu vois sa porte secrète. Il, <rire> il pense que je vois, vois ouais, la, fameuse, <rire> la fameuse porte secrète. Ouais, <rire> il y a des victoires, c'est euh, euh, pas rien Et donc c'était Jean 23 qui l'avait placé à la tête de l'évêché de Pyongyang, c'était donc évêque ouais. Ça fait donc 7 pour Romain, 1 pour Pépé, 0 pour Victor et pour Coco... Moins 1 Allez On passe à la suite Ça vaut pas l'espace-garde La suite, la suite c'est trois listes dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente. 1 point par réponse trouvé et un éliminé à la fin de la manche. La première liste, je vous demande de me citer un pays membre de l'ONU où on trouve au moins une étoile sur le drapeau. Sauf les états unis quand on en 50. Comme Romain a marqué le plus de points dans les deux premières manches, c'est Romain qui commence. La Chine. La Chine, c'est une bonne réponse. Il y en a 4. Toi, il a un de drapeau. Il est oh. emmerdé parce que sur le drapeau italien, il n'y en a pas. L'Union <rire> <rire> Européenne. Ce n'est pas un reconnu par l'Union Européenne. Je suis gentil avec toi, je t'en laisse une deuxième. Bien sûr, parce qu'il est gentil avec toi. <rire> euh... Il n'a pas dit qu'il une grosse liste, lui. <rire> <rire> la, la, la, la, la, la, la... Vatican. Alors, je vérifie par politesse hein, euh, non. C'est ensuite à Victor parce que l'Australie. L'Australie, c'est une bonne réponse. Il y en a 6. Coco, le premier point. Le Vietnam. Le Vietnam, c'est une bonne réponse. Hey Coco, et Coco est à 0 point. Oh, ouais. ah, Romain la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est une bonne réponse. C'est ta victoire. Il y a une certaine tension. Ouais, ouais. Ouais. Indonésie. Indonésie. Indonésie, c'est une... Coco y aller donc il va voir te dire que c'est une... Coco... bonne réponse. Très bien. Coco à toi. When you want. N'hésite pas. un autre, mais... Non, oui, y en a je, je sais plus, bon, la Thaïlande, mais ce pas... La Thaïlande, c'est une mauvaise réponse. Putain, la liste de 800 mots pour ça. Euh, coup, les... Romain, il reste donc trois, trois réponses. Panama. Panama, c'est une bonne réponse. Il y en a deux. C'est encore sa spécialité. Hein enfin... Oh, mais à, à chaque, chaque fois. fois Liberia. C'est le mec qui se la Liberia, c'est une bonne réponse. Liberia, Et ensuite c'est là la merde parce que eh ben je vais dire je la merde le, il a 11 points le gars il y a 11-1-1-0 c'est là que je la merde ah non j'allais dire une connerie Pff, euh... attention il faut être très précis à ce moment de vue <rire> non mais c'est pas si simple euh, je dirais peut-être euh... j'en avais un j'ai oublié ça me fait chier ben euh, ouais, le Brésil bonne réponse le Brésil Ça, voilà. bim euh, y Il y avait l'Algérie La, Marseille l Algérie, l Algérie, non la Turquie, l'Argentine Il y a le soleil sur le drapeau, le soleil c'est une étoile, je sache C'est vrai ce qu'il dit Oh la euh, la, le mec est oui, <rire> est fort, il <rire> fort Le Chili, Cuba, entre autres Il y, en y en a vraiment beaucoup, mais Chili, Cuba euh, Honduras, Israël Pas n'importe laquelle Ah ben, <rire> ben j'ai Euh, Libye, Maroc, euh, Moldavie, <coughs> Moldavie, il faut savoir. Papouasie, Nouvelle-Guinée, Paraguay, Rwanda, Sénégal, Cameroun, tout ça là. Euh, Togo, Uruguay et Zimbabwe. Ah tu vois, Zimbabwe <coughs> Marie, on gagné ça. Zimbabwe <rire> Zimbabwe Il a dit tu as plu Marie quand même. Mais tu vas une merde <rire> euh, à la fin, c'est première <rire> liste Romain à 12 points, Victor et PP au mmh. 1 point et Coco à 0. Mmh. Oui. Euh. Bravo. Qui a, Qui a fait un bac scientifique ici Coco. Coco. Il <rire> dit parle de être en troisième personne. Non, si je parle. Je vais vous demander dans cette deuxième liste de me citer un élément chimique sauf l'oxygène. Moi, je n'en rien. Et c'est Romain qui va, <rire> d'accord C'est Romain qui commence. Pas scientifique. Euh... Euh, sauf l'oxygène hmm. Ben, l'hydrogène, H. C'est bon, calme-toi, je ne t'ai pas demandé de me balancer ton histoire. Euh... <rire> Bonne réponse. <coughs> Pepe. Carbone. Carbonne, ça va, je le sais, c'est un jeu, tu sais, je connais les réponses. Euh, c'est une bonne réponse, Victor. <rire> je sais plus s'il y a du ou du du coup, ben, je vais dire l'or, A.U. <rire> voilà, tout simplement. Ouais, non, je savais pas, du coup, euh, voilà. L'or, c'est une... Bah, oui, ben oui, A.U. Bonne réponse. Tu sais, bon, j'ai pas vraiment mettre un peu de suspense dans cette émission, c'est mon émission merde. Coco hey, co pour un premier f... point Mais je je un point Oui, mais tu à moins donc euh, alors, magnésium. Prends. Et tu ferme ta gueule. <rire> ah, j'avoue que là ouais, je ferme ma gueule, mais fais pas trop le chaud parce que l'émission est encore longue. Tu avais j'ai cru par cœur alors. Non oh, <rire> mais <l 'élève... rire> mais il est en spéchémile. C'est super charnant. Mais le mec il est je dis caillou et en gueule ça. Romain, argent. Trop cher. Bonne réponse. Personne n'écoute téléphone ici. Pépé. Aluminium Aluminium, c'est une bonne réponse. Ça peut très bon. Ça peut être très bon. Être très, très bon. Ouais, ouais. Mais en plus, surtout vous êtes bons. Alors. Et surtout que lui, il est italien, donc euh, va balancer des noms de... Genre, aluminium. Ça se aluminium en Italie. Aluminium. Alors, ça se dit por capitana. Por capitana. Por capitana. Arrête, c'est peut-être. Euh, Victor. Les élect peut-être. Euh, iridium, du iridium. Iridium. Iridium, c'est une bonne réponse de Victor. Coco. Calcium qu'on est plus connu sur le nom de CA. Romain cuivre. Cuivre, cuivre, cuivre. Bonne réponse bebe azote azote vous connaissez le la nom de l'azote oui ah. <rire> bonne réponse il est fort la victoire <rire> euh là voilà je je pense euh... il y a isotope pince non je pense helium hop c'est pour ça <rire> c'est de l'helium c'est très très bien fait merci euh, c'est une bonne réponse helium Symbole H. H, ah, je sais pas. Ah, <rire> si, c'est ça. Bonne réponse. Euh, coco. Euh, sodium. Bonne réponse. <rire> euh, Romain. Euh, gallium. Pourquoi j'aurai une quand je dis Romain <rire> <rire> <rire> <tut> Je ressens pas du Gallium. Gallium. Euh, c'est une bonne réponse. Putain, ça s'y connaît un peu. Hein. Ils sont chauds. Pepe. Euh, non Plon. Plon. Bonne réponse. Quoi plon. Ah, le plon. Après, le mec <rire> l'a dit, dit en italien parce qu'il se pète un peu. Ah, ben. Plon. Victor. Uranium. Uranium, c'est une bonne réponse. Ah, il y a plusieurs réponses dans la dernière déjà. Hein. Coco. Le potassium. Oh. Le potassium, c'est une bonne réponse. Romain. <rire> Néon. Mmh. Néon. Bonne réponse. Le zinc, même... zinc, Bonne réponse. Ouais. Victor, plutonium. Bonne réponse pour le plutonium. <rire> Ah, êtes... dans les listes comme ça généralement il y en a un qui commence à balancer une réponse que j'ai été dit hein. Je peux vous faire flipper. Ouais, mais... c'est ça qui fait, peur, en fait. Coco, j'en prendre un simple en plus le faire. Oh, oh, <là>. <rire> bon, en plus faire. Ficheux, putain. C'est la peste. Allez la tête. <rire> le mec a le mec a 79 points hein, donc euh, je m'inquiète pas pour lui. Non, c'est pas vrai Coco. Le mec qui rit. Euh PP donc ça je t'ai dit Luranium, PP. Dis que comprendre. Merci. Ah, je On est plus. Topazium. <rire> euh... Topazium. On met pas ça avec Apollo. Non, Victor. <rire> <rire> Et il y a un truc psychologique, j'ai l'impression que dès qu'un qui lâche, il y a plus personne dans la classe. pas donné mon l'état. Non, c'est pas bon mais ça. Mais euh... bonne réponse, l'état. Ah, c'est vrai. coco. Putain, putain. le strontium. Oh, le oh, quoi, strontium, c'est une bonne réponse. On avait de... oh, aucune chance, Victor. Putain. Tu te fais rattraper du coup putain. Là, putain de a... putain de l'Ium, ouais. Eh, Mercure. Non, c'est une planète, ça. <rire> une autre réponse hein, hein, il a une deuxième chance Mais Non, c'est une bonne réponse sérieuse. <Oui. rire> Coco, le Rubinium. <rire> Mais le mec... <rire> as dit, attends, t'as dit quoi Eh, est... hey. ce mec, Rubinium. il connaît un truc dans sa vie. Le terroir de l'Ium. <rire> c'est mauvaise réponse. C'est pas ça, je suis trop. content. <rire> C'est très drôle quoi, ce que je suis, ce que tu voulais dire. <rire> Victor, tu es donné dans la liste, tu as le droit à trois réponses. Ouais mais alors attends, je sais plus ce qui a été dit en fait. Euh, calcium. Déjà dit. C'est ouais, le rubidium que tu voulais dire peut-être, ouais. non ouais. Ouais, bah, Oui, pas rubidium. Oui, le rubidium, tu as dit. comme il s'écrit comme un N. <rire> le, le rubidium, le rubidium, dhom, ouais. dhom, comme Nicole. Ça <rire> <ce> <rire> un dire. sacrifice de pute. <rire> ah, ah, oh, oh. bon. mais... alors entre autres, il y avait euh, la Re... RB en Ar... oui, Entre autres, autre argon arsenic Arsenique. Euh j'ai dit Vieille dentaire arsenique. Je Le californium. Ah ouais. ça, le chlore ça y est ou pas oui. euh, Le oui, chlor, le chrome, je euh, le, le chrome, chrome hmm. <rires> Je vous dis les plus connus, il y en avait plein mais euh ah, l'instanium, l'europium, le fluor, ah, Le francium quand même, non, de... qu le iode. Est-ce qu'il y avait le jupiterium <rires> Je vais te dire ça. toutes les planètes quoi. Non. Krypton ah, Alors, c'est krypton en français mais dans tableau. Est-ce qu'il y a le fluor Dans les gaz ça. Euh lithium. Bah dans les gaz, pour les gaz, non. il de la vieille pou. Euh lithium, manganèse, ouais. bon, bon, nickel. Voilà, ah, c'est bien. Nickel, nickel. bien. Non mais, peur, toi, ah. Moi ça va, j'ai les réponses, radium, rubidium, je sais pas si vous connaissez. Ah, ah. En voilà, entre autres, ce qui avait le titane aussi et l'xénon. Bien, on arrive à la dernière liste. Ah. Et là, La dernière liste, je peux Tout vous dire que ça va être très très drôle. Ouh là là <rire> Romain a 17 points, Victor a 8 points et Pépé et Coco ont 6 points. Et c'est un thème où Pépé et Coco vont être parfaitement nul <rire> Alors que nous... Euh... Je... Vous aussi. <rire> bon. Je vous demande de me citer un joueur voilà. ayant voilà. au moins 50 sélections en équipe de France oh. masculine. Oh, Tiens, mais c'est mort. Au en équipe même. de France Masculine. <rire> masculine. Au 15 juillet 2018, sauf... Sauf Lillian Thuram qui le recordman avec 142. Non mais 15 euh... sélections 50. Attends, tu 50 sélections. <rire> toute la question. 50 sélections. Je vous demande de me citer un joueur oh, et ayant au moins 50 sélections en équipe de France masculine de football oh, au 15 football, juillet 2018, sauf Lillian Thuram. Gâteau, ça. <rire> <rire> non Romain. Mais toi, es, tu gagnes déjà ensemble. Zidane, Zidane. Zidane, c'est une bonne réponse. Bon, c'est la seule que je connais. <rire> Merci, on va dire. Pépe, non non, non, non, <rire> tard, euh, non Pépé a mis plus de points dans la première manche. Ah, 50 sélections Oui. Je sais rien. Déchant. c'est une bonne réponse 103. Ah, ouais, la <rire> pression qui Victor. Pourquoi, okay. bah, pourquoi Il a marqué plus de points la phase. <rire> toi tu eu moins un point Il et mis miséro donc il est avant toi c'est tout. Thierry Henry, putain je pensais à lui, c'est le seul que je... Thierry Henry, bonne réponse, 123, sélection. Coco, si tu réponds mal, t'es éliminé. Bah oui. <rire> <rire> <rire> foot, Et avec qui à cette époque ah oui. Barthez. Barthez, 87, 87 sélection bonne réponse. Tu ouais. restes en jeu. Romain. Emmanuel Petit. Emmanuel ouais. Petit, 63 sélections. Ça passe. Ouais, ça commence à baisser. Pip <rire> pip. <Pépé>. Matéri oh. <rire> dit Dugarry. Du c'est Dugarry C'est une bonne réponse 55 sélections. Ouais. <rire> ça ça mais... oh. <rire> un italien <rire> <rire> de... de base, oh, les, les joueurs de l'équipe de France de foot, Victor, euh Patrice Severa. Patrice Evra, c'est une bonne réponse. 81 sélection Coco, tu n'as pas mal, t'es éliminé. J'avais à cette époque, avait Laurent Blanc, mais... Je... Attends, j'ai pas la réponse. Ah oui, non, mais... Oui, non, voilà. 10, ans, 10 et puis comme ça, on voit. <rire> ah bah, t'es du vieil épouse, tu veux. Mais au pire, c'est pour pas oui. le gars, le vieil époux. Il est de collègue. Oui, mais c'est pas <rire> ah mais ça amis ça ça louvre. Tu as presque gagné. Tu as liste de grosais, que j'en mettre un peu Non, ça <rire> va. Michel Platini. Ah, putain, je pensais à lui aussi. <rire> Michel Platini 72 sélection. <rire> <rire> putain, on est cultivé en fait les gars. Ah dur C'est ouais, ta euh, Romain. Wilton, Putain, tu as cherché loin sur la 92 sélection. Bonne réponse. Jor-KF. Jor-KF, c'est une bonne 6, réponse. 82 sélections. Oh là là là là là Il mérite de gagner direct. Non mais ça, vrai, là, ça, ça, je connais pas beaucoup, mais ceux-là, <rire> <je, je rire> ils sont connus. Là. Oui, c'est vrai que les mecs qui ont euh, de 50 sélections ouais, sont les plus connus. C'est à Victor. Merci, compréhension à ta terre. Viera. Viera. C'est une bonne réponse 107 sélection. Coco, au risque de me répéter, si tu réponds mal tu es éliminé. 42. <rire> 53 <rire> 7. Oh <rire> tu passé une blessure de 42, je <rire> t'ai là, c'est euh... Romain, le boeuf bonne réponse 50 sélection. Oh <rire> Avez ah, dit le stress. Tu es fait. Laurent Blanc il a dit Non, il a pas dit. Il l'a mentionné. Moi, je dis. <rire> il l'a mentionné. <rire> mentionné. Il l'a mentionné. Il l'a mentionné. L'orantobianco. L'orantobianco. 97 sélections. Oui, Coco l'a balancé comme ça. Il l'a balancé, mais, a mais il l'a pas dit. dit ah, ah, Puisqu'il a précisé juste après, euh, c'est pas une réponse que je dis. C'est <rire> peut-être cette réponse qui va éliminer Coco. <rire> Victor. Merci, compétit. Euh, Sagnol. Sagnol oh, Sagnol Bonne réponse 58 sélections Coco si. <rire> Bon tu connais <peux rire> l'histoire Si tu réponds mal Tout ça L'humiliation euh. C'est la, du... <rire> la place du château C'est pas en lui ouais, euh... <rire> On sent la potence euh, Coupé <rire> <rire> <rire> On dit pas la C'est tout <rire> Et Coco a perdu contre un Italien ah ouais. hey Je crois pas La liste continue, parce que ça a son importance. Romain Oh putain... Haussmann, euh... Gamebedee <rire> 40 points bonus pour Romain Merci Ça va pas toujours avec les sentiments de Jory là Nouvelle réponse, réponse. Vrai Mais gâteau gâteau ah. <rire> Quand on refera à l'année 1809, mmh. il y sera. Euh, Pépé Très-Agué, on l'a dit Je sais pas. Est-ce que tu me dis Très-Agué comme réponse Bonne réponse. Mais 71. Mais il 71. Il nous a... non. <rire> non, mais c'est une vraie honte. Attends, Très-Agué, c'est celui qui a permis à son pays de gagner une facile, Coupe du Monde en 2006. On va son pénalty. Victor C'est vrai, ça. Olivier Giroud. Olivier Giroud, 81 sélection. Mine de rien. Tu es coupé, quoi. <rire> <rire> je suis Non mais là je, tu me mets vraiment à, à très dur de euh, Non je sais plus Tu peux tenter pas retenter un Tu connais euh... Tu sais que c'est moins un point ça hein je Putain Ribéry ouais Bah mais c'est moins un point Tu as envie de commencer à ah, chaque fois es que avec moins Non mais c'est Ribéry Bonne réponse 80 95. C'est coco. Ça ce sera moins pour coco à la prochaine émission. <rire> moi je me rappelle. Ah moi aussi c'est tout. <rire> tu sais Kevin, ça fait 3 mois qu'il doit faire un autre des émissions, il va commencer avec moins et verser. <rire> Victor. Enfin Kevin du 39, je sais Varan. c'est une mauvaise réponse, c'est Pépé qui wow. finit. Oh. <rire> oh. <rire> oh. <rire> Mais même droit à de trois réponses. Réponse. Ouais, eh, quel que soit la fin, tu gagné. Ah, pour moi, moi tu gagné, c'est toi mon coeur. Mbappé euh... <rire> voilà, c'est bon. Non, il y avait oh, des joueurs je... Pogba, Pogba, Anelka, oh. Benzema, oh, De Saï, ah, De Sailly. Griezmann. Je oui, c'est ça. Même, Lioris, 104. Varane, mais je avait... sais pas le dire, c'est juste, ouais. juste le goal de l'équipe de France de tout 20 ans hein. Mais, bon. mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait du logique. Barthez c'était Et ben, des, les... des petits jeunes. Un Malouda, Matuidi, Jean-Pierre Papin, Robert Pirès et Varane, mais il Mathieu Valboné Il était beaucoup blessé Mais il a un gros potentiel. C'est coupé, là. Moi, je raconte pas ça à mes copains. Ça fait dingue, donc... tu, tu répéter, À la fin de de première manche, Romain a 21 points, Victor a 13 points, Pepe a 12 points, Coco a 9 points. Coco en dernier. Oh mois. Moi, je tiens à dire que c'est vraiment trop injuste parce que j'ai commencé bon moins, un moins, un moins. Un... Un Alors que j'aurais dû commencer avec zéro comme tout le monde. Et donc tu dit et que j'étais et qu'ils ont retenu Rubidium alors que j'ai dit Rubidium à voir dans l'enregistrement. Et, et, et, et, et normalement, j'ai gagné. Attends. je je peux lui donner un, un point. Et je suis content que le Rital ait niqué tous les... <rire> tous les français, dont toi. <rire> on remet les comptes à zéro mmh. oh bah, euh, Allez, euh, moi je suis d'accord. <rire> Pourquoi pas, moi, je je raconte. Raconte. il a 13, mais oui. Là, genre et genre. on passe au milieu. Voilà. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc, oh, dont le thème pas commence pas. toutes <rire> par en, E n, Cinq questions chacun et un peu avoir bonne réponse. Romain, vu que tu as marqué le plus de points dans les deux premières manches, tu choisis entre un lieu, un moment et un autre ah, truc. Et ça me fait gagner, donc je prends le lieu. <rire> Permettez-moi permettez à nouveau de répéter que je ne sais pas, avant de faire les questions, qui va tomber sur ici. C'est bon, bon pour moi. Ouais, C'est bon pour Romain, ah, bon En France. En Gaule. <rire> en Gaule. <rire> en Gaule. Putain. <rire> oh, C'est perdu. Mais, mais dites-vous que si je regarde, il ai encore plus con ah, <rire> Et, et le fichier, ça envoyé à tous tes élèves. Bon. <coughs> Romain, quel, on, quel chef Arverne a fédéré la plupart des peuples gaulois pour tenter de refuser oh. juste César C'est pas Bonne réponse. Bon, bon. Quelle ville actu, actuelle de province a été la capitale des Gaules à partir de 27 avant Jésus-Christ Lyon, Guiloub de Noël, mon latin. <rires> <rires> non, ça, ouais. quoi, ça, là, tu peux peu pas de... arrêter de te branler devant nous, c'est ouais, génial. Ouais, mais Romain, quel était le nom latin de la ville de Lyon C'est Ludénom. C'est Ludénom mais bon, je te le compte. <rire> Romain, quel était le nom latin de la ville de Marseille Massalia. Et c'est Massilia. C'est Massilia. Ah, c'est ah, si, Massilia. C'est faux, faux, Et enfin, Romain, quel était le nom de latin de la ville de pa le nom latin de la ville de Paris Lutetia. C'était l'Utessia. <rire> ah, si, si, si, si. Latin, je pas dit francisé du latin, j'ai dit latin. T'as jamais eu le Astérix, qu'est-ce qu'il t'a dit Oh, le clash la la la la la. Le mec, il a 3 sur 5, du coup. Ah, 3 sur 5. Ouais, le mec, il joue à deux lettres au frais. Oui, tout à fait. Euh... Roumain. Euh... <rire> ah, on passe à Victor. Victor. <rire> Un moment ou un autre truc euh, Un autre truc. Ah, ah non, mais c'est quoi cool, Tu vas encore tomber sur le pire. <rire> Je t'expliquerai après. Un autre truc pour Victor. En direct. Lors de quel événement sportif américain, Janet Jackson a-t-elle montré son sein en direct en 2004 ben, nique <rire> Un événement sportif Oui. Mm. Le super rôle. Bonne réponse. Victor, quelle série américaine ayant pour acteurs principaux Noah Weil et George Clooney a tourné un épisode en direct en 1997, ce qui a dû être réalisé deux fois pour que chaque côte des états unis ait sa version en direct. Bah alors, <rire> le mot direct est important. Quoi. <rire> est Mais direct. Direct. Ouais, en bon, direct. Tout, alors, tout, ça, tout ça se passe en direct. C'était en direct. direct J'en sais tout le monde. En 97 en hum. plus La famille d'abord. Urgence. <rire> Urgence ah, Victor, quelle chanson des Beatles ayant pour introduction ah, les premières notes de la Marseillaise fut oh non, diffusée ouais. lors de Our World, première émission diffusée en direct, en mode vision, en direct. Attends. Une question, une question, plaît. Quelle chanson des Beatles, pour, pour introduction, les premières notes de la Marseillaise, fut diffusée lors de Our World, première émission diffusée en direct, en mode vision Non, je sais rien. On l'a mis Voilà. <rire> tu ne connaissais pas une chanson des Beatles Bah en fait je, me, je connais même pas les titres Il pas, il y a le Submarine En plus fait, c'est Beatles, c'est pas le oui, genre oui, de groupe oui, Qui répète oui, 15 non, fois le type d'un chanson oui, All oh, you need oh, is love All you need is love Vous pouvez très bien She's a lady Imitation de Coluche Parce que je viens Paul tu la couvres parce qu'il s'est ou coluche. Ouais. Je l'ai pris tout seul mais je suis Non mais on mettra de échos sur l'enregistrement. Non mais mec qui veut rien. Romain, non mais moi j'ai fait Coluche, Eric qui fait Sangi. Et lui il fait vraiment genre ce maquette tête enfin bon. Euh Romain, Victor pardon. Pourquoi les spectateurs pourquoi les spectateurs assistent au spectacle du magicien britannique Tommy Cooper. N'ont-ils pas réagi lorsque celui-ci a fait une attaque cardiaque fatale devant eux Ce spectacle est en retransmis en direct. C'était mais difficile. Alors, pourquoi machin chérie Pourquoi est-ce que les spectateurs n'ont pas réagi quand Tommy Cooper a fait une attaque cardiaque c fatale devant de eux <rire> C'était un truc Ah bah alors du coup, Mozart. OK, <rire> il y a deux sur cinq du coup. Euh, parce que c'était un spectacle de magie. Oui, c'était ah ouais, en direct, mais... Bien, mais vas-y. <rire> Faites <de> la politique. <rire> il n'est pas qu'elle <rire> choisit de Laurent Wauquiez. Non, non, il y a, même, bien, quoi, ah, y a bah, les mêmes mécanismes. Est-ce que mais... je peux faire un démenti <rire> Alors, que... non, ta réponse, je suis désolé, mais je ne l'accepte pas, parce que c'est parce que un spectacle de magie, c'est quoi le rapport Eh bien, moi, du coup. Ça, il sais. pensait que ça faisait partie du spectacle, ce qui est son attaque cardiaque. Donc, ils n'ont pas réagi, et il est mort. Non mais c'était la fin de Oui mais dans Voilà la magie Et enfin Victor en quoi un sténotypiste est-il très utile Lors d'une diffusion au direct Ah bah oui Bah tout le monde le sait quoi Attends parce que C'est le mec qui fait les écrans Avec les textes Je sais plus comment il s'appelle Oh, <rire> diant <rire> La promesse est bonne. Alors qui fait les <rire> les prompteurs. Non, non, celui qui sert à... qui aide à sous-titrer en direct. <rire> ah non, ah non. Non, non, non mais d'accord, mais... non mais mais Et sachez qu'il peut taper jusqu'à Jusqu'à 30 femmes par mois. Non, <rire> <jusqu 'à... rire> Il peut taper jusqu'à 200 mots par minute. Ah, c'est un gros coup. Ou... Hein Tu sais on est on pas la moto Euh c'était moins convaincant. pas mal. Alors du coup Victor tu as <rire> tu un point. À <rire> oui, est-ce est que tu connais Kinve C'est Qui C'est <rire> un chanteur qui fait des chansons de bofs en France. Oh là c'est pas compliqué. Le thème c'est en écoutant Kinve. Oh, c'est un très bon thème alors je peux non je, je peux appeler le public as de la chance alors tu as de la chance changé. parce que la réponse à chaque fois c'est soit oui soit non oh, bah, alors... oh, attends, bah, Pépé, la Là, hein. la chanson génération sexe drogue et vodka ouais, dekin v existe-t-elle non non et si elle existe attends, attends. Pépé, la chanson « La cigathèque de » de Kindé existe-t-elle À ce moment-là, non. Eh si. <rire> je, veux, je, veux, je, veux, je, veux, je veux le retour de la clope en discothèque avec avec un verre de vodka. Rien ne vaut une cigarette. Okay. Euh, Pépé. C'est quoi Il y a une autre manche derrière encore. Ah, oui. la, la chanson « Tu vas tellement prendre cher de » de Kindé existe-t-elle J'ai oublié de dire non. C'est pas une réponse. Alors La pépé. chanson en 69 toute la nuit de Kin existe-t-elle 69 complètement ouais. Ouais. Non. <rire> C'est moi qui ai inventé. Eh, hey, super, j'ai l'impression que <rire> en 69 toute la nuit. Vous connaissez euh PP. Oui, oui. Non, pas comme ça. 1 € oui. <rire> La chanson, elle mérite de Kin V existait-elle <rire> Tu pas une grosse créativité dans tes <rire> questions La chanson « Elle mérite » de King V existe t euh, Attends, vous avez une monnaie non. non, ben oui. Et elle existe, oui. <rire> une, chanson, une chanson qui Elle mérite ». C'est horrible. horrible. Oui, c'est fréquentant. Ça fait donc 3 points pour demain 2 points pour Pépé, 1 point pour Victor et Coco, je t'en rappelle, t'éliminé. <rire> On arrive à la presque fin. Bien. À la fin de la presque fin, ce qu'il y a le moins de points est éliminé en comptant juste les points que vous venez de marquer là. Trois catégories homophones, pd. <rire> 5 <Cinq> questions chacun, <rire> un point par bonne réponse. Les <rire> thèmes c'est Pierre, Pierre et Pierre. Le mec il ah, tire. Ouais. Ah, ça va être tout noir. La dalle. Euh <rire> Romain. G. <rire> Amour <rire> ça fait rien, les gens. C'est quand on dit plusieurs, ça pose problème Victor, Victor, Victor, Victor, Victor Alors je t'ai les auditeurs Ils il rentreraient quand même avec la bite derrière l'oreille Ils se ce sortent, c'est pas l'illusion oui, oui. oui, oui. On dit pas sur le coude Non, non, non, non, non. <rires> <rire> Sur le coude Sur le bras Ça, ça <Kendra> fait mal, sur le <sulcette>. coude <rire> Tu la mets la bite Comme la baguette. Moi, j'ai des stéréotypes dans la Je vois bien. On sait que le béret est une bille sur le cou. Envoyer dans du papier, tu vois. Je me déclis pas plus. On la tousse. C'est ta l'image, hein On la tousse. Romain, Pierre, Pierre ou Pierre Alors, est-ce que j'ai besoin de faire la bague ce coup ou je peux dire Non, tu peux dire Pierre. Ok. Je veux dire euh, Pierre 1 Très bien. Romain, quelle fonction religieuse Saint-Pierre, apôtre de Jésus, a-t-il été le premier à occuper ben. Évêque de Rome. Mais non. Papa, Le 4, c ah, pape, pape c'est l'évêque de Rome. Non, c'est qui parle sur la roue. Euh, euh, voilà, règle numéro 1 de la désémission, <rire> ce qui est écrit sur la Putain, feuille. mais à chaque fois à ça, et et, décrire, Le, le pape c'est l'évêque de Rome. Bref. Je peux te le dire pépé. Pépé. Le pépé. Pape, le pape le pape c'est l'évêque de Rome. Si je donne pouvoir à Romain ou pas Non, ça pas. <rire> le mec qui fait oui comme ça mais... C'est un dossier de nom C'est comme si tu disais euh, Connard <rire> Oui mais avant d'être un connard Je suis un amoureux de la vie Romain Quel acteur a joué le rôle du grand blouse Avec une chaussure noire dans le film éponyme Sorti en 1972 Pierre Richard Tu valides Pépé Romain Quel réalisateur et concepteur d'émission est surnommé Monsieur Cinéma était surnommé était surnommé Monsieur Cinéma en référence à l'émission du même nom qu'il présentait. C'est euh, Dominique Chaput. Le thème c'est quoi <rire> Je sais plus. C'est Pierre. <rire> Pierre Belmare. Non, c'était Pierre Chernia. Bonjour à tout le Pierre Chernia. Romain bien. dans Pokémon, dans quel de quelle ville Pierre <rire> est-il le champion Oh On en a parlé non, on peut dire on mais on a le tableau, En plus, c'est quoi La ville de Pierre, quoi. Pokémon Pierre Tam, tam. C'est le chantier Non, Pierre est une fonction de l'avant-cien. Argenta. Argenta. Et enfin, Romain, quel dispositif aidant à la réalisation dans l'audiovisuel a été introduit en France par Pierre Belmar en 1957 Aidan à la réalisation dans à la réalisation dans l'audiovisuel. Qu'est-ce que il me C'est euh <rire> Le dispositif est là derrière. Je pense pas Oui, il est plus chaud que toi. Ouais, tu <rire> sais pas, sais. Il craque, il craque, il craque là. Le dispositif est dans la ride derrière. Et quelle la rose <rire> Pierre Belmar a passé jeune. C'est le jeu. <rire> c'est le, le je sais pas. Allez <rire> Robin. Ouais, non mais si c'est le le clap pour euh pour Non, c'était le prompteur. <rire> ah, ouais. Ça fait donc ça. quatre points pour. <rire> Putain. Victor, Pierre ou non, Pierre Non j'ai répondu une question, je peux avoir quatre. Mais tu avais 3 points dans le truc d'avant Bah toi fait 4 très sur mon truc. Là ça fait 4. Ah oui, 4 1, c'est 5. Non, tu déjà 3 avant, j'ai fait Je sais faire que je sais comment faire hein. Écoute, écoute Fred. 50 de que je fais, je sais comment je fais. Puis tirai Non, c'est vraiment Non, c'est habitable parce que Victor tu marqué plus de punk Pépé dans les deux premières manches. Ah oui. Non, du coup, Pierre ou Pierre. Non, il y a Pierre 1 qui Non non. Pierre numéro 3. Ah, PP il a deux là. Pépé, il avait deux je villes à qu'un, mais... Je compte des, des points marqués dans les deux travail. premières manches. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, Merci, pas, Merci. Pas deux pas points de ça. plus pour Pépé. Allez, le causer. Oh ouais. Du coup, je suis pas premier, Je comprends rien, je vais euh, le Victor, selon l'expression, que n'avasse pas une pierre qui roule. Ah, je sais. Ouh. Mousse La mousse ah. Non, non. <rire> mousse. <rire> mousse, mousse-douffe. <rire> <rire> il a pas tout dit. Mousse. Ça n'appelle pas mousse Non, <rire> c'est <rire> ça. Va bien, ça. La vache J'ai dit que na déjà. j'ai dit que na pas une pierre qui roule. C'est juste amou. Navale pamousse. <rire> non coco, c'est pas coupé ça. Alors ah <rire> ça ah non, ça veut garder ça. de la mousse. Voilà, euh, <rire> c'est Victor, toi qui architecte, je tiens à dire qu'il y a des questions il y a. Lors de quel siècle la première pierre de la Sagrada Familia a-t-elle été posée alors, alors ça Ah bah... Ah bah... Euh, là, si, clairement. Si, si, si. Au 20ème. Non. Tu aurais dit quoi, Pépé 1600. 19 Ah bah non. <rire> 19ème. Gaudi. Gaudi. Ah oui, c'est vrai. Bah, bah mais quoi. Gaudi, quoi Bah Gaudi. Bah mais Gaudi, Bah le Gaudi le plus tôt, tu parce que... Là, le Gaudi le je connais pas très Victor. Donc la langue la plus parlée au monde, le poème le poète mangeur de Lyon dans son, dans son repère de pierre. <rire> C'est un titre hein, écoute, on respecte l'artiste. Est-ce est écrit écrit avec les 42 caract 42 <rire> <rire> <rire> ah, <attends. rire> <Attends. rire> C'est <rire> ça qui est correct. Donc la langue, les 42. <rire> <douze>. ah, attends. <rire> faire la très longue question. Dans quelle langue La plupart du monde, virgule. Le poème, de point ouvrir les guillemets, le poète mangeur de lion dans son repère de pierre, a-t-il été écrit avec les 92 caractères différents se prononçant chi C'est-à-dire, quand tu lis le poème, ça fait chi, chi, chi, chi, chi, chi, 92 fois. Et quand il y a un poème où tu dis chi, heureusement, il y a Vieille poubelle. Oh c'est tu chi trop. Alors, vas-y. c'est tellement, tellement dommage qu'il y a pas l'odeur. <rire> je suis sûr qu'elle est tellement euh... forte, tu peuvent blâmer les auditeurs C'est pas le mangardarin, c'est Victor, quel événement a ouais. mis fin à l'âge de pierre Ma bite. Non. Et elle dit quoi Ma bite. La bite. Ah d'accord, ah, ouais, on est là, quoi. le prof d'histoire commence à dire ma <rire> bite quand on pose une... se se crache, crache, Oh non, il va me pourrir <rire> oui. La découverte du feu mais... J'aurais dit ça aussi, il m'a pourri quand j'ai dit ça C'est quoi ouais, J'étais à la rançon d'écriture oui. Ah ouais C'est bon. moins 800 000 T'as pas con des dates, c'est bon <rire> Victor, à ton avis, <rire> qui <rire> gagne entre nous deux Si on fait un Pierre-Feu-Ciseau <rire> Bah toi Eh bah vas-y, on va voir <rire> Si je gagne, tu gagnes <rire> un point Pierre-Feu-Ciseau J'ai gagné. Yes c'est fait. <rire> Victor. Ouais, est plus <rire> est joué, il est <rire> au a... bon, oui. es Voilà. Pour Victor, c'est facile de perdre et de gagner, gagner quand même. Mais... Ouais, mais... Moi, suis suis Deux bonnes réponses, tu en finale. Oui. Sur 5. Très bien. En alchimie, en quoi la pierre philosophale transforme-t-elle les métaux En <rire> alchemia en la pierre a Pirogiofalle transformé si bonne réponse. Comment on dit bonne réponse en italien Buona risposta. Buona risposta. Bienissimo. Si. Une bonne réponse sur quatre questions. Là c'est con, c'est un truc typiquement français, je pense pas que tu puisses. En fait. Dans quelle série voit on Merlin être euphorique d'avoir créé une pierre de lune changeant la viande de chèvre en eau <rire> Non. non C'était Camelot. Oui, histoire ah, oui, de. Alors là mon petit pote, ta copine bosse en horlogerie, non plus ou moins plus ou moins, ah, ouais. plus ou moins. valide J ai... J ai... comment J ai... J ai... comment sont également oui bah dans la joaillerie oui, ouais, alors ah. et dans la joaillerie ma question c'est sur la joaillerie comment sont également appelées les différentes pierres précieuses utilisées en joaillerie ou en horlogerie comment s'appellent les, les pierres précieuses ouais. Bonjour Alors ça se trouve c'est totalement faux de me dire oh, on dit pas ça mais je m'en comprends. Est-ce que rémunération de des émissions ce qui est écrit sur le papier est vrai Voilà. C'est pas j'aime j'aime bonne réponse. Ouais ouais il va dire que ce soir. <rire> Oh, c'est bon enregistré, ça ah, enregistré c'est Ah bah c'est c'est une pipe un enregistrement hein, tu vois Je pas... c'est bon du... ah, Oui c'est ça c'est c'est ça Hein Non ça la descend où C'est mon beau en fait Pépé On raconte pas tout Mais Il est de toi qui va tomber Pépé Comme lui hein Choisis ah, aussi C'était la on nice. oh oui, on pourrait changer, euh... comme les Pokémon. Euh, <rire> Pépé, telle pierre a permis à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes C'était les hiéroglyphes. Ça parce c'est Non, c'est classe. C'est bon. C'est bon. C'est la céla de Rosette. de sortir avec toi. Je veux pas quitter ta meuf franchement. On dort tous les tous les cinq dans le même lit. On a du vieil coup. Des quoi J'ai un lit avec cinq personnes là. You can use my cigarette. <rire> -à -dire Le mec est super ben, chaud La porte secrète C'est ta bonne secrète sera, ouais, ah, La porte secrète, ah, <rire> secrète. Ah, ah, La porte secrète Il fallait que ce soit court quand même La porte secrète Pépé, quelle médecine non conventionnelle prétend soigner par les cristaux de roche Par qui Par les cristaux de roche. Les cristaux de roche. Les cristaux de roche. Ah. Les, la, les cristaux qui, le cristal qui sort de la roche. Il okay. y a une médecine non conventionnelle qui prétend soigner grâce à ces cristaux de roche. Quel est son nom De Non, la... la, la C'est pas loin. La lithothérapie. La lithothérapie. La lithothérapie. Ah oui, la Ça fait donc 5 fois pour Pépé, 4 fois pour Romain et 3 fois pour Victor L'histoire, un petit beau Pas poisi. <rire> ah, ok. Ouais, est Il est décollé. Et on remet bien. les compteurs à zéro et on passe à la fin. À la fin un goût de vieille <rire> bien à ma gauche Poupette tenueur du <rire> titre il y a Pepe et à ma droite Pepe Pepe et Pepe, Pepe, Pepe je Pepe donne l'enclure Pepe et Pepe Pepe tenueur du titre et Pepe, Pepe, te Pepe les grandes challengers <rire> il fort la fin non enfin, pousse pas pousse pas le micro au oh, connard c'est trop ça non mais j'aime bien l'historien ah, là, ah, là là t'es courant il y a la main Euh, donc 10 questions qui vont de 0 à 9 et qui ont rapport avec les chiffre qui la concerne Une bonne réponse, un point, le premier à 3 points à gagner Romain, comme tu as marqué le plus de points sur toute la désémission, tu choisis si ça se joue à la rapidité ou chacun son tour. Chacun son tour Mais t'es une petite bite. Mais oui, j'ai pas de réflexe <rire> Attention là-bas ah oui, là, J'ai pas de réflexe, je viens de Romain, chiffre entre 0 et 9 Je vais te dire 9 Je vais te dire, d'accord Romain, qu'est-ce que un enneagone un <rire> une figure fait neuf côtés c'est mmh, pas la réponse c'est pas la réponse un polygone à neuf côtés c'est ouais, bon, bon <rire> écoute, écoute avant j'ai pas réussi à donner une seule bonne réponse pas utile <rire> quoi bah si OK <rire> bah écoute la musique ce que je te 0 <rire> okay. pour Romain le P chiffre 309 0 et 9. Quelle chanson Céline Dion a-t-elle enregistrée en, ouais. là, là, là, là. en une seule prise et sans échauffement de voix, car elle ne l'aimait pas Je peux voir le, d'une bière Oui, devant lui Je n'en ai pas. Ah. My heart will go on, je ne C'est une bonne réponse. Allez Victor vient de faire la petite et Romain, un chiffre entre 3, 0 et 9. Euh, 3 Romain, pour quel film de la saga Star Wars la promotion a-t-elle débuté avec un titre choisi par le producteur car il le trouvait plus accrocheur, avant que George Lucas ne décide d'y enlever le mot « vengeance » pour le remplacer par son idée initiale C'est-à-dire qu'au début de la promo, il y avait un titre avec le mot « vengeance » dedans, et il a dit « non, faut enlever « vengeance », il faut mettre un autre truc. La ah, revanche bon, décide Non, mais ça n'arrêtait plus, ça, mais c'est le retour du Jedi, du Jedi. parce mmh. qu'un Jedi ne se venge pas, selon le genre de casse. D'accord, okay. tu ne savais pas ça. <rire> c'est quand même la première fois que je suis <rire> pour <je t 'ai>... l'Italie. C'est vraiment, eh, oh, c'est la première fois que je pour l'Italie. Pepe Allez Pepe, je te renie, mais... Ah, on a de poser une question à Pepe, est-ce que parfois, en toilette, tu as besoin du vieil pou Du vieil que oui. Non, est-ce que des fois tu chies vraiment Tu t'as l'air pas ça. Hein peut-être il fait Armel, peut oui. après, voilà. Armel fait ça pour les deux. Peuple ah. <rire> <rire> à chiffres 3091. Ah. Uno. Uno. Ah, une question bien française, tu vas kiffer ça. Ah ouais, tu kiffes ça. À, quel me... à quelle distance le cri du coq produit-il un bruit de 100 décibels 100 décibels ouais. À quelle distance il faut se mettre pour qu'on entende un bruit de 100 décibels du À quelle distance du coq on doit se mettre Pas loin, 10 m Le thème c'est Enfin, le chiffre c'est combien 1 mètre. Eh oui. Ah, quand c'est bon. Ah, euh... il faut y penser, il faut y penser. <rire> <rire> <rire> Romain, 2. Oui, un... Reste concentré. Le chiffre, le chiffre. Quel rockstar ça, ça, ça. né en 1942 <rire> Quel rockstar ah ouais. né en... Mille... Attends, j'ai perdu ma question. <rire> Michel, la régie, merci. Je crois que j'ai une régie pour faire comprendre du monde. Mais, attends, mais... mais avec les' zéro, c'était quoi le rapport avec My Heart We Go On Elle a fait ça sans échauffement. Zéro échauffement de bois Ok, mais c'est vraiment de la question. C'est ma question. Si, c'est l'âme. De <rire> oui. Quel rockstar né en 1942, a un enfant et en deux ans de moins que son arrière-petit-fils <rire> rockstar neuf en deux à un enfant qui a deux ans de moins il avait dans son arrière sous l'arrière petit fils il est né en 141 ah. c'est impossible d'avoir besoin que moins que son arrière -fils. si tu lui demanderas et il... les dira il dans le salon où original on si. pourra faire un petit truc euh... comme ça moins... mais c'est rien près du mercurie Non, si elle morte et les gars. C'est Il y a pas d'enfant Voilà. C'est qui du coup Quentin bon, c'est pas Frédéric Mercurine vu qu'il est gay. C'est qui Mais je mais c'est pas Frédéric Mercurine si c'est Miguel. Ah là là, beaucoup mais c'est pas le. Ah Un chiffre entre 9 et Enfin, euh, plutôt les entre... Elles euh, connaissent tout. Entre les 4 les et 8. Les 5. C'est facile de euh, connaître euh... quand on est dans le but. Est-ce bien en français Non. Ah non, non je ne pas bon. Avec quelles roches... Qu avec quelle roche des chercheurs chiliens ont-ils remplacé le pétrole dans la fabrication du sac plastique afin que celui-ci se dissolve en 5 minutes dans l'eau Le but étant de supprimer la pollution des eaux. Elle lui, f... Elle lui murmure des trucs, mais ça n'est ah, ça. On l'encourage, on lui bon murmure des bonnes ondes. Ouais. Des bonnes ondes, des bonnes réponses en tu connais Tu connais ça, toi Non. Non. Non. Même pour 10 euros, tu peux... C'est Le cadeau pas. vaut... 2 euros. Comment t'as d'un bis Pour 10 euros, <rire> pour 10 euros ça, euh... Ah, le mafioso C'est typiquement une pierre volcanique. Euh... Non, c'est Coco, t'as une idée pierre qui se dissout dans l'eau le facilement Calcium, peut-être Calcium de... non, roche, Calcaire. Ah, ouais. oh, le Et c'est bon, t'as une réponse, toi Mais mec, c'est mec... ah, plastique, moi, qu'est-ce que tu dis pas dans le de roche, c'est pas cher. c'est le roche. Je, je, je pas sais roche, pas dans les sacs plastiques. Les roches, ils dissoutent dans l'eau, ça me bien. La maison, elle est construite. Eh, eh, eh, c'est il y a plus, il se dit, là. Ça fait donc un partout. Franchement, c'est chaud. Il vous reste deux qu questions qu chacun. Qu'est-ce qui reste Parce que moi, je suis... 4, 5... Euh, non, 4, 6, 7, 8. Ah, là, 7. 7, 5, 5, 6, 6 7, 8. Ça marche Romain, quelle ancienne civilisation est au centre de l'album Tintin et les 7 boules de cristal oh, C'est les Incas. C'est une bonne réponse de Romain. Ce sont les Incas. Pépé, si tu réponds... <coughs> bah, tu es moins... <coughs> tu non, as, as perdu. De toute façon, je reprends bien. Mais voilà. Tu as 4, 6 ou 8, 4, 6 ou 8, 4, 6 8, 4, quelles sont les 4 entreprises qui forment le GAFA Mais franchement, 4, 1 ah, à Google, Amazon, Facebook, à Apple, Apple, oh, non, <rire> ça, <c 'est> voilà. <rire> moi seul, mais... seul. c'est pas moi là, c'est moi là, que... <rire> mais Bah je vais jouer contre deux pères. Mais tu vraiment, vraiment trop con. qu'est-ce que, que Moi, je peux faire je leur ai dit, je pense. Mais, <rire> non, bon, je, enfin, je enfin, il a, il, a, il, a, il, a, il a dit. Il avait dit, oui, bien sûr, ouais. Mais bon, tu veux que je ta mère aussi. Il <rire> <rire> <rire> <rire> a dit comme ça. Comment on va faire un truc en <rire> veut la vidéo. On va faire un truc déjà. Je me prends en suspens. Je pose une question si tu réponds bien, tu as gagné de cette façon. Donc réponds bien et féliciter les editors. Bim. Si tu réponds mal, j'aimerais pas que cette situation arrive Mais... Ça une tu vois, c'est à... pas du tout mon problème en fait. <rire> Frappe-le, il est à côté de toi Frappe Coco C'est ton jeu, juste... c'est pas on le mien Mon jeu, EP, EP, je on décide un un, Que Coco aura moins de points la prochaine <rire> édition C'est super, il ne jamais ça se trouve <rire> Si, dans ça, non <rire> Et donc, ah, répond moi à la question Et je dors tranquille 6 ou 8 8 Sur quelle île le Togolais Tété Michel Pomacier <rire> qu <rire> sur... Sur... sur quelle île le Togolais Tété Michel Pomacier décida-t-il de se rendre sans argent et sur un coup de tête après avoir lu une histoire sur les Inuits Ce voyage qui... ce voyage dura 8 ans. Ouais. voilà de la culture. Oh. On gagne la oh. Je tiens à dire deux choses. Déjà Coco, tu commenceras à moi deux. Tu <rire> as pas, pas faire de faire ah, si, quand, si quand même en deuxième de partie quand même à féliciter Pepe parce que oui, franchement oh. Non, c'est vrai. Pépé, Pépé, Pépé, Pépé, Pépé, Pépé, Pépé. Madame mon. Yo merci maman qui m'a coûté. Salut Antoine. merci d'être euh, réveillé aussi ta. Euh, <rire> voilà. Romain, tu gagnes donc le vieil époux. et alors en cadeau, je t'en vaporise un peu. <rire> voilà. Merci. Donc oh euh, ça fait deux victoires de suite. Benvi oui. Hein Benvi et Garantin D'où je remercie la mère aussi, c'est le mot de la <rire> Je vais pas que tu aies une vieille épouse, ouais, mec, si, parce que ça me servir avec toi. Du coup, que tu vas ramener des boeufs à la maison, tu pourras un peu... vous <rire> inquiétez pas, j'ai une vieille épouse ici. Coco, va aux toilettes voilà. Euh... Un dernier mot Bacri. Comme Jean-Pierre Comme Jean-Pierre, Bacri, parce qu'il vient de dire euh, Bacri, Jean-Pierre. Ah ok, pas la saison en musique, pas la Bacri Non. Bien. Euh... Non, <rire> on se retrouve dans 10 jours Je peux dire Libellule si ah, euh... on, bon. euh, on se retrouve dans le 10 octobre Pour la 53 e des émissions mmh. pas Il y aura pas Romain Donc tu ne vas pas la gagner non désolé Et la sortie du livre non mais oui On fera une... On fera une émission spéciale Parce qu'il y a des amis de la... des émissions Qui sortent un livre sur le cinéma Qui s'appelle Ciné Club bien. Sandwich Qui sort le 10 octobre et on va faire des, des émissions spéciales en novembre. Pendant que ça se bat. <rire> <rire> Première fois dans l'histoire des émissions sur Atom hein. Non, pétait pas tout, tout ça, les gars, pétait pas tout. Attends, on Filme une... pour mettre sur les réseaux, vas-y. On, <rire> on voit ça rien voilà, Ah, c'est chaud là. Comment il m'a sur le téléphone Il y a pas il a là. Le sisson, le sisson, le sisson, le sisson, <rire> Il est ça se termine toujours comme ça non <rire> ah bon, bon vous venez faire le mot de la fin et après vous irez vous battre dans l'herbe dehors allez venez les enfants <rire> Coco tu lâches ton copain c'est <coughs> <Bon. coughs> <coughs> <coughs> mon cadeau ça <coughs> va être sur les réseaux ça va être sur les réseaux Coco on dirait <rire> des chats Oh putain. Bon, allez, vos cul, putain bon bref on va faire sans eux euh, On se retrouve le 10 octobre Parce qu'ils voulaient m'arrêter On se retrouve le 10 octobre D'ici là vous pouvez nous trouver Sur Facebook, Twitter, Youtube Cloud, et, Amazon et, et Amazon et apple Et Google et Facebook Tout ça euh, En attendant gardez la pêche Mais n'avalez pas les magneaux oh oh Allez Ich gucke dann soll nicht mehr